C'était le mot magique qui a fait que depuis ce moment, les dollars sont plus sur ma tête comme une véritable, divine, puy Ce qui fait que depuis je m'endors chaque nuit, de plus en plus entouré de satisfaction parce qu'il n'y a rien au monde qui me procure autant de satisfaction que sentir cette Lui monotone et divine de bonheur, il a une autre, écoute le dire, mais je l'ai tous les gens qui m'étonnent, c'est que justement Auguste, le grand-doseur français, au moment d'inventer sa nouvelle religion positiviste, il avait dit, avant de commencer cette religion, il faut que nous comptons avec les banquiers. Ça, c'est une chose un patriarctique et qui prouve que sans bannier, il a même pas de religion. Tout le Moyen-Âge a été basé sur la transmutation de la matière ville à or. Puisque l'unique façon de spiritualiser la matière, c'est de le aorifier. Aussitôt que toutes de deviennent de l'or, deviennent de la puissance. Et ela de der lil o céu parlava com visão do